Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission. Les enseignants de l'école fondamentale, premier, deuxième et troisième cycle, disaient non à un test de mise à niveau qui avait été organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Le q u e l ministère explique pourtant que c'est simplement pour cerner les forces et faiblesses. De s e s enseignants en vue de concevoir des modules adéquats pour remédier aux faiblesses constatées. Le ministère a par la suite décidé de suspendre ce programme quand les syndicats des enseignants affiliés à la coalition Cossessona, regroupant des syndicats d'enseignants justement, avaient déjà annoncé un mouvement de grève générale en guise de protestation. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter sur l'organisation d'un test de mise à niveau pour les enseignants. C'est pour quelle fin? Le ministère n'a-t-il pas confiance en des hommes et femmes qui se sont vus confier une mission noble d'enseigner? N'y a-t-il pas d'autre voie pour préparer des modules et passer directement au recyclage pour les enseignants? Et pour tout, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi? Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Professeur André n d u i m a n a vous êtes le directeur général chargé des curricula et innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Gilbert Niawakira, vous, vous êtes le président du syndicat SINAPEP, syndicat national du personnel de l'enseignement primaire, membre de la coalition Cossessona. Vous êtes aussi président de la CSB. Confédération des syndicats du Burundi. Bonjour et bon, bienvenue. Bonjour. Et puis, nous sommes avec vous, professeur Pierre c l a v e r k a n a w a z e enseignant d'université, psychopédagogue de formation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par le trio François Akimana, Jérôme n a i c h i m i e et Elvis n g a b i d a n o réalisation d'Alain Désiré Boukeeneza, à la présentation Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour. Et bienvenue. Puis-je adresser la première question à vous, professeur André Ndouimana du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, le directeur général Qu'est-ce qui vous pousse à organiser un test de mise à niveau, de mise à niveau pour les enseignants Nous sommes、euh, d'abord dans un processus de recyclage、euh, des enseignants. <rire> Euh, ce recyclage des enseignants vise, si vous voulez,、euh, l'amélioration des prestations des enseignants et、euh, euh, l'organisation d'un test. Ce n'est pas un test de niveau, c'est un test qui nous permet de détecter, d'évaluer les forces、uh -huh. et les faiblesses des enseignants pour qu'on puisse concevoir un module adéquat. Donc, ce, ce, ce n'est pas un test de mise à niveau. Ce n'est pas un test de mise à niveau. C'est simplement un test pour cerner ses、voilà. forces et faiblesses. Oui, pour、Merci. cerner、mm -hmm. les forces et les faiblesses spécifiques des enseignants,、mm -hmm. pour prévoir un module adapté, susceptible de relever le niveau de prestation des enseignants.、Mm -hmm. euh, il est bien sûr évident. Que、euh, ce test、euh, permet de renforcer le dispositif de formation pour enfin relever le niveau de compétence des écoliers burundais. D'aucuns disent que、euh, la qualité de l'éducation、euh, a baissé,、uh -huh. que、euh, les compétences des enseignants euh, burundais d e s e n s e i g n n a t s burundais, est faibles, surtout au niveau de la langue française.、Uh -huh. Alors, Euh, le test est de a u niveau donc. Vous comprenez que,、euh, et il est évident, que tous les enseignants n'ont pas la même compétence. Il y a de très bons enseignants,、mm -hmm. il y a des enseignants faibles,、mm -hmm. il y a des enseignants moyens qui n'exigent pas beaucoup de renforcement.、Mm -hmm. Mais il y a d'autres vraiment qui attirent、euh, une grande attention lorsqu'on voit que dans certaines écoles, Il y a des écoles qui viennent de passer plus de 5 ans、mmh. sans qu'aucun enfant obtienne 50%.、Mmh. Alors, vous comprenez qu'il y a finalement、euh, des enfants qui sont victimes de、euh, la faiblesse de leurs enseignants. Est-ce que, est que pour, pour qu'il y ait ce recyclage, est-ce que vous devez nécessairement passer par ce test、euh, Je vous ai dit.、Euh, est-ce les... que ce test est impréalable Pour nous, c'est impréalable.、Mmh. Pourquoi Lorsque vous voulez adresser une formation à quiconque, et quiconque aura été devant les enfants, il sait que même pour une leçon de 45 minutes, on doit évaluer les prérequis pour savoir où est-ce qu'on va on va commencer. Alors, ce test, il est spécifique. Le résultat de ce test nous permet, si vous voulez,、euh, de voir effectivement sur quels enseignants. Il faut insister. Et ces enseignants émettent en tout cas des doutes.、Uh -huh. Qu'est-ce qui devrait suivre si ce test était fait Ah, je voudrais vous dire qu'il y a eu une incompréhension totale、uh -huh. lorsqu'on a parlé de ce test. l à Parce qu'à cause de ces réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas si c'est un enseignant qui a dit bon voilà, alerte, alerte, alerte. Il y a un test qui sera donné et、euh, vous serez chassé. Et ceux qui ne réussiront pas seront chassés. Alors, ça a créé une psychose. Et、euh, malgré les explications, les assurances du ministre, cette psychose est demeurée. Demeuré. Alors,、euh, pour moi, je ne comprends pas pourquoi les gens auraient peur d'être évalués, d'autant plus que l'objectif, c'est de les renforcer pour que finalement, l'écolier puisse avoir. ce Qu'il faut, mais alors est-ce que vous doutez de, de, de, ces, de ces compétences d'enseignants? Oh, il n'y a aucun doute, et cela est très évident.、Mm -hmm. Les enseignants n'ont pas la même compétence,、mm -hmm. ça, c'est une évidence. Vous voyez, ici par exemple, nous sommes en ville lorsque les gens quittent Cagnocha. Euh, quittent Charama pour amener leurs enfants、euh, au Saint-Esprit ou bien dans d'autres écoles、euh, réputées. Qu'est-ce qu'ils cherchent Je vais m'adresser à vous, Gilbert Niawaki, la présidente du syndicat SINAPEP, président de la CSB, Confédération des syndicats du Burundi. Et, et vous êtes membre de, vous êtes du comité de, de, de la coalition COSESONA. Qu'est-ce qui vous pousse à refuser Vous dites non à cette organisation de test, s mais、euh, professeur André Louimana dit que la psychose n'a pas raison d'être la psychose que vous avez.、Euh, ce qui nous pousse à refuser ce test de haut niveau,、mmh. organisé dans des disciplines bien précises, je veux dire ici le français et les mathématiques.、Mmh. D'abord, il a été conçu et organisé au niveau de, des modalités de mise en application sans une implication effective. De cela qui représente les enseignants. Deuxièmement, en analysant de fond en c o m b l e les tenants et les aboutissants de sauter ces deux niveaux en français et en mathématiques, pour l'enseignant de première année jusqu'en sixième année.、Et、mais en passant, le, le test doit porter、euh, sur, sur les deux,、euh, Discipline. cours, donc, euh, les deux disciplines,、oui. français et mathématiques. Oui,、mmh. nous avons été, nous, avons, nous sommes interrogés de、euh, l'opportunité et de la pertinence. D'un test déjà. Parce que les tests, quand bien même ils peuvent exister, en test de niveau en français où les enseignants doivent se préparer pour passer un même test, tant en première année qu'en sixième année, autant pour les mathématiques, au moment où nous savons que à chaque niveau de classe, il y a les matières de français qui sont organisées. Au lieu de D'axer c l'attention au niveau des maîtrises méthodologiques, au niveau du français, au niveau d'autres disciplines, au niveau d e mathématiques, au niveau d'autres disciplines. Au lieu d'axer c l'attention quant au recyclage et quant à la formation, au niveau des réformes qui induisent des nouvelles méthodes d'enseignement et d'autres approches pédagogiques, il y a un test de niveau en français et en mathématiques. Quel est ce genre de professeur et quel est ce genre de, de professeur spécialisé pour donner en français, adapté à la fois en première année et en sixième année, et qui vienne détecter effectivement les faiblesses de français en première année. Et à la fois détecter les difficultés de français, de mathématiques en deuxième année, en troisième année, en quatrième année et autant. Est-ce que les enseignants du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle doivent passer le même test C'est le même test. Ce que nous avons dit et que je dis devant le détail général des bureaux d'études des innovations pédagogiques, des curriculaires des innovations pédagogiques, C'est que dans l'un des objectifs, c'était pour permettre qu'un en enseignant des trois, des, trois premiers, des trois premiers cycles puisse à la fois enseigner à tous les niveaux. C'est encore une fois une remise en cause de l'expérience acquise dans la classe tenue il y a 40 ans. Je vous dirais,、euh, euh, chers collègues, qu'il y a des enseignants qui se sont spécialisés, et spécialité étant. Je pense que ça fait honneur parce que c'est u n bonne f o au profit des élèves qui se sont spécialisés dans leur classe et qui, pour autant, viennent de passer 40 ans en première année, 30 ans en sixième année, 10 ans en cinquième année et ont acquis une expérience avérée qui mérite des éloges. Ça s'est vécu. On peut aller sur le terrain pour vérifier. Et la notation a toujours montré que. Ils sont les meilleurs dans les classes.、Mmh. Donc, si vraiment ils devenaient, il y a v o i r une peine pour dire, déplacez-vous d'une classe à l'autre. C'est encore une fois une instabilité au niveau de l'affectation des classes. l instabilité qui, si vous voulez, même au niveau des institutions、euh, qui gouvernent,、euh, on n'est pas à l'aise avec、euh, des mutations et des de, de, instabilités parce que là, il manque une certaine maîtrise de l'endroit où vous êtes affecté. Il faut qu'en certains moments, on puisse acquérir une expérience. Qui vous donne encore une fois de nouvelles compétences et qui sont encore une fois au profit de c e l a que vous êtes en train de former. Est-ce que si le test Donc, est. Le, ce test, j'ai bien dit,、mm -hmm. le test qui a été décidé comme tel, ça impliquait c e l a impliqué,、euh, qui r e p r é s e n t e les enseignants. Un test qui vient sans aucune pertinence à notre niveau,、mm -hmm. disons à notre niveau, qui n'a pas fait objet de consultation préalable. o u d'une enquête sur le terrain pour dire en quoi les enseignants ont un besoin en formation. En tout cas, si l s devrait e n s'exprimer pour parler de besoin, s le besoin ne devrait pas être le français. Le besoin ne devrait pas être le français non plus le mathématiques, parce que l'enseignant, là où il est, il maîtrise ses matières. C'est vraiment, c'est vraiment, o j'ai bien dit, il y a des approches pédagogiques, <rire> il y a des approches méthodologiques qui sont induites. Par les nouvelles formes et sur lesquelles on doit, on doit former. On a semblé former les enseignants en quelques jours, puisque les moyens financiers l'exigeaient de cette manière-là, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais nous disions que c'est en gros insuffisant. Je vous dirais, ce n'est pas une digression que je fais, quand on sera à l'école post-fondamentale e pour parler de la pédagogie d'intégration. Je vous dirais que c'est compris à 20% ou à 10%, que les, la formation qui a été faite doit, être, doit absolument être refaite pour encore une fois amener les enseignants à s'approprier de cette matière, parce que jusqu'ici, elle n'est pas vraiment maîtrise. é Autant pour les écoles primaires au niveau fondamental, il y a de nouvelles approches pédagogiques, comme la PAP, pédagogie active et participative, PO, POPO, l'approche la, la, la, la, par, par l objectif. Là non plus, ce n'est pas, pas suffisamment maîtrisé. On peut aussi initier d'autres matières parce que l'enseignant, le perfectionnement ou le cyclage, c'est cet endroit. Il y a une petite question que je, voulais, que, que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que ça ferait de mal si le test était fait? Je parlais de la pertinence. Il faut d'abord qu'il soit pertinent. Il vient répondre à quoi Il vient améliorer à quoi Donc, si. Je, vous, je vous, vous dis, pour avoir connu ces enseignants du primaire, tous, nous tous ici,、mm. c'est une chance et qu'ils nous ont donné une formation forte. Nous、mm. leur devons d'abord une reconnaissance forte.、Mm. Leur devons une grande reconnaissance forte. Est-ce que le français de s i i x è m e année que vous avez connu, si vous avez encore le b o n n e mémoire, le français de s i i x è 6e année que vous avez connu, Quel est le lien de, ce, de, de, de ces, ces matières Les mathématiques de la sixième année que tous nous avons connues et que nous connaissons encore aujourd'hui. Quel est le lien avec les mathématiques ou les calculs de la thématique de première année ou de deuxième année Et quand vous donnez un test, un test. n i que de mathématiques pour ces, ces enseignants. Ni que quelle est ça et ça est la pertinence Est-ce que, est que je... vraiment ça peut vous permettre de Permet... détecter les véritables problèmes,、Permettez、les véritables je... difficultés,、Permettez、pour chez... la qualité des e n s e i g n e m e n t s a p p r e n t i s s a g e Merci. Permettez que je me rende chez professeur Pierre Claver-Canabazé,、euh, psychopédagogue de formation, enseignant d'université. Est-ce que de tels examens ou concours ou tests sont prévus、euh, pour, les, pour les enseignants habituellement Euh, alors, merci. Mais avant、euh, de répondre、euh, à la question, quand même, je voulais、euh, un peu、euh, m'exprimer sur ce que j'ai entendu parler et sur ce, ce que j'ai lu.、Euh, parce que、euh, je pense qu'il est prévu une formation de renforcement de capacité s pour les enseignants, certainement pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances Oui.、Mmh. Alors, les enseignants sont très nombreux qui vont subir la formation. Oui. <rire> Mais、euh, au départ, je pense qu'il était, était prévu de faire une formation pour les futurs formateurs des, ense des enseignants pendant la grande vacance. <rire> J'ai entendu qu'il fallait sélectionner les enseignants, n'est-ce pas, qui, à leur tour, vont former les autres enseignants. Je, sais pas、si、je le dis sous l'œil vigilant du député général. Alors, à ce moment, je me demande qu'organiser, n'est-ce pas, organiser, non pas un test, Mais un concours, c'est très différent. Un concours, un concours, pas un test. Un test.、Mm -hmm. Pour sélectionner les bons enseignants, n'est-ce pas, q u i à leur tour, puissent former leurs collègues, c'est efficace. C'est un moyen équitable et juste pour départager. Il faut Or, organiser un, un concours, concours pour préparer les, pour, les formateurs. Les, les formateurs、mm -hmm. qui, vont, qui vont aider les autres à former les collègues. Et pendant les grandes vacances. Les grandes vacances.、Mm -hmm. Vous comprenez que pour sélectionner ces enseignants, on doit passer par un concours, parce qu'un concours, c'est lorsqu'il y a des places limitées alors qu'on a de,、euh, beaucoup de candidats.、Mm -hmm. Donc, vraiment, c'est le meilleur moyen, le plus juste pour sélectionner ces enseignants.、Mm -hmm. Alors, il fallait procéder par un concours en premier lieu. Alors,、mm -hmm. quand vous dites que. Avant, est-ce que ces, ces, tests, ces, ces tests, ces concours -ce que sont prévus pour les enseignants Et, et je vous apprends qu'on apprend tout au long de la vie, jusqu'à la mort. On apprend. On apprend. En fait, quand on subit une formation, on est en train d'apprendre. Et tout pédagogue, tout didacticien vous dira qu'avant d'organiser une formation, il faut faire quoi Il faut recueillir d e s représentations. d e s représentations. Alors, par ailleurs, en matière d'évaluation, il existe au moins trois sortes d'évaluation、mmh. diagnostique, formative、mmh. et certificative. Donc,、mmh. formative. Alors, ici, on va insister sur l'évaluation diagnostique.、Mmh. En fait, les, cette évaluation a pour objet de déterminer le degré de compétence déjà atteint par celui qui subit la formation. En fait, i l e s t fournie n état d e lieux. En état d e lieux, e t concerne chaque élément d'apprentissage. En fait, i l se fait au début. Mais il paraît que les, ces enseignants, même le ministère,、mmh. c est, c est, ces gens d'examen n'étaient pas habitués à ça pour, pour les enseignants. Justement. Son test son concours. <rire> Moi, je vous parle de concours.、Mmh. Au départ. Vous, vous parlez de concours. Mais les gens、mmh. à le tour qui vont subir la formation,、mmh. il n'est pas interdit. De commencer par évaluer leur état de connaissance.、Mmh. Voilà. Non pas aujourd'hui, leur faire un examen aujourd'hui、euh, avant de passer, mais au jour où ils vont commencer la formation, on va commencer par procéder、euh, par un recueil、mmh. de présentation. Mais si on a songé à un test,、mmh. par exemple, de niveau, cela pourrait se faire sous forme d'une recherche. D'une recherche. D'une recherche.、Mm -hmm. Avec une institution appropriée à cela, n'est-ce pas? Ou vraiment, je pense que la réticence, c'est la peur, comme on l'a dit, des rumeurs qui ont c i r c u l é tout juste en attendant la mesure. C'est la peur. Il, -ce pas? il y en a、okay. qui ont peur que, oui, comme oui. quoi, il peut y avoir certains、oui. qui pourront être chassés, chassés? après, après oui, son oui, test. Ah, ah,、oui. Alors, Alors, scientifiquement,、mm -hmm. quand on confie cette émission à une, une institution,、euh, n'est-ce pas? Rodé en matière de recherche, on peut organiser ce test en gardant l'anonymat. En gardant l'anonymat des personnes. Comme ça, là, on va en fait centrer la formation sur les besoins réels. Garder l'anonymat, ce n'est pas précis de la part du ministère. Est-ce que est e est est si e le test était fait, est-ce que l'anonymat pourrait être gardé、Mais、Bien sûr, Bien sûr. Bien sûr. sûr. C'est ce qui était prévu.、Mm -hmm. Oui. e s t ce qui était et, prévu. Et alors, professeur Canabaz, <rire> tant que vous avez la parole, à analyser alors la situation de l'heure,、mm -hmm. qu'est-ce qui pousse le gouvernement、mm -hmm. à organiser ce,、euh, cet examen ou、mm -hmm. ce concours、mm -hmm. et qu'est-ce qui pousse de l'autre côté ces enseignants à refuser en Votre fait, analyse. Oui. Mon analyse,、mm -hmm. pour le gouvernement, je pense que nous sommes dans l'andragogie. En fait, nous sommes. En fait, la formation des adultes. Or, pour former un adulte, il faut partir de son expérience professionnelle, professionnelle et ses besoins、mm -hmm. et voir que les compétences qu'il va acquérir, le former qu'il va acquérir, va l u i permettre de les mettre en action directement.、Mm -hmm. en, fait, donc, en fait, on a voulu apporter un remède durable, des solutions durables pour les problèmes qui existent. Réellement, parce que Dans certains milieux professionnels, certains enseignants éprouvent des problèmes.、Mmh. Comme on a de très bons enseignants, d、mmh. et ces problèmes, on avait songé à, à faire passer un concours pour sélectionner ces meilleurs enseignants,、mmh. afin qu'ils puissent en fait former leurs collègues. Et ensuite, aujourd'hui, on est dans la logique, je pense, de revaloriser l'expertise nationale et voire même locale. C'est pourquoi la, la raison de ce c o n c o u r s devait avoir lieu, n'est-ce pas, avoir lieu、eh, cette fois-ci. Mais pour les autres, je ne pensais pas vraiment qu'avoir、eh, subi une formation où il y a l'anouima, où il y a de quoi là, ce n'est pas un problème. Alors, pour les enseignants, je pense, la réticence, en fait, c'est la peur de changement. C'est、mm -hmm. la peur,、euh, n'est-ce pas, qui a été alimentée par les réseaux sociaux. Au départ, voulant dire que les gens、eh, qui n'ont pas un tel seuil, n'est-ce pas, vont être、euh, exclus. Et par ailleurs, Cela pourrait me fonder parfois, dans la mesure où et, il y a, je pense, une loi qui stipule que dans une école où autant d'élèves on qui ont un petit pourcentage, le directeur est. En fait, e t démis de ses fonctions. Il y a, il y a une petite question que,、oui. je ai, que je voudrais vous poser, vous deux, professeur k a n a b a s e professeur André Ndouimana. Ce, ce genre de, de, de, de, de test ou de concours, vous vous, vous vous parlez de concours, ça a quelle valeur ajoutée Concours C'est pour la sélection, j'ai dit bien, la sélection des enseignants les meilleurs qui vont aller tour et <rire> aider dans la formation. Et, et, et de l'autre côté, professeur et, et André l o u i m a n du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche Et de la recherche la scientifique, ça a quelle valeur ajoutée selon vous、voilà. ce, ce Vous, vous parlez de test, lui, il parle de concours. <rire> non, <rire> non, non, le non, test, c'est pour, non, pour, non, pour, non, pour non, les enseignants qui vont subir la formation, le grand nombre d'enseignants. Tandis que le concours, c'est une. Une i n f i n e minorité qui va aider les、mm -hmm. autres à former leurs collègues. Ok, le test, ça a quelle valeur ajoutée La valeur ajoutée. Mais il y a, il y a Gilbert Niawa qui, qui dit que ça n'a pas raison d'être. Mais oui,、euh, c'est son opinion. C'est son opinion.、Mm -hmm. Mais vous, vous, vous venez d'écouter, si vous voulez, les explications du, du pédagogue.、Mm -hmm. Il a montré, effectivement, la valeur ajoutée d'un test.、Mm -hmm. Moi, je dis que le test, et c'est une répétition, permet de retrouver les faiblesses et les forces des enseignants, ce qui permettrait, si vous voulez, d'élaborer un module pour corriger les lacunes, pour combler les lacunes et permettre à cet enseignant. D'améliorer, si vous voulez, ses prestations. Nous disons au ministère que tous les enseignants n'ont pas la même compétence. Ça veut dire que la formation qui doit être donnée devrait être mesurée en fonction des besoins réels du destinataire. Je pense que vous comprenez très bien que、euh, lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on a des maux de tête, on commence par.、Euh, Vous e x a m i n e r savoir si c'est la malaria ou la typhoïde et savoir quels médicaments il faut, faut vous,、euh, vous prescrire. C'est pour cela que nous aussi, nous voulons effectivement voir est-ce que ces enseignants s est-ce q u i l ont des difficultés au niveau de la maîtrise de la matière enseignée Est-ce qu'ils ont des difficultés au niveau, si vous voulez, de la maîtrise disciplinaire Voilà. C'est pour cela que, malgré、euh, l'incompréhension, nous sommes en train de discuter pour que les gens puissent dissiper cette peur. Une peur qui n'en est, est pas une. Nous, nous avons, par exemple, à notre âge, on n'a pas commencé avec l'informatique. Mais petit à petit. On a fait des tests et, et, et, et on y est arrivé.、Et、petit dites, à petit. à Vous dites que les enseignants n'ont pas une même compétence. Ça, c'est、oui, euh, oui. un fait. S'ils si, si, n'ont pas les mêmes compétences, est-ce qu'ils ne vont pas, à, à, après tout, subir une même formation Non.、Mmh. non. Mmh. C'est pour cela que、euh, ce test devrait nous permettre de détecter les meilleurs enseignants. Oui.、Mmh. Et Dans nos prévisions, ceux qui ont peur et, ce, et, et, et ces meilleurs enseignants à vous entendre, on dirait qu'ils n'ont a u r pas besoin de, de, de cette formation. C'est eux qui seront les formateurs.、Ah, C'est ce que l'on appelle le renforcement horizontal、mm -hmm. parce que eux ils partagent le même milieu de travail.、Mm -hmm. Ça veut dire que ça constitue en soi une motivation.、Mm -hmm. On élève les gens, les, les enseignants les meilleurs pour remorquer Les plus faibles. Parce que ces plus faibles, étant formés par leurs collègues, ils partagent le même vécu. Même ce, ce, que il pas dans,、euh, ce qui n'est pas prévu dans le, modu、euh, dans, dans le module, autant qu'ils partagent le même vécu, les mêmes difficultés au niveau des, des supports pédagogiques, vous comprenez bien qu'ils peuvent mieux faire que quelqu'un qui quitterait ici pour aller、euh, former. Alors, il y a aussi.、Euh, L'excellence,、mmh. la promotion de l'excellence locale.、Mmh. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans une commune. Ça, c'est aussi un des objectifs.、Mmh? C'est un obje de, de ces objectifs de la formation, la promotion non, de l'excellence je... locale. La... Effectivement.、Mmh. Lorsque, par exemple, on est en train de motiver les plus, faibles, les, les plus les forts, plus forts、mmh. pour remorquer les plus faibles,、mmh. ça veut dire que même celui qui n'a pas, pas été pris cette année、mmh. ou bien cette saison, il Sera pris une autre saison, c'est cette culture de l'excellence là. Alors, lorsque les gens parlent d'humiliation, moi je ne comprends rien, je ne comprends rien. Et il y a ce que vous avez dit que、euh, je n'ai pas vraiment aimé lorsque vous avez dit que le gouvernement n'a pas confiance dans les enseignants. C'est une interrogation. Lorsqu'ils ont été confiés ce travail là, vous avez confiance, oui, mais on a, on a aussi le droit. D'évaluer, nous sommes toujours évalués. Oui. Et lorsqu'on e remarque des faiblesses, on se dit bon, voilà, celui-là a besoin de ceci, celui-là a besoin de cela. Gilbert Niawa, qui a des syndicats SINAPE, PCSB, k o s s e s o n a votre peur va finalement être dissipée Non. Euh, la peur n'est pas dissipée.、À、entendre du les、tout. propos du, du directeur général, André、euh, Nouiman, La peur, la peur hein, elle, est loin, elle est loin d'être dissipée. <rire> Moi, j'ai toujours dit d'un test sans pertinence. Sans pertinence. Le,、euh, vous, on n'a même pas expliqué. <rire> Disons, un test de la première année en sixième année, pour les, tout en sachant les matières qui sont là. Moi, je, les sais, je connais les matières qui sont là. <rire> je suis un inspecteur. Comment vous a l l e z o r g a n i s e r un test de français pour ces, ces classes Comment v o u s organiser le test de... Comment l e z v o u s avoir un enseignant qui pourra à la fois maîtriser les matières de la sixième année et de la cinquième année Je suis là encore une fois au niveau de vous défier. C'est qu'il y a des incompréhensions. Deuxièmement, u n constat, je ne le dirai pas, mais c'est qu'il y a une déconnexion entre l'administration centrale et l'administration déconcentrée, ou tout au moins une insuffisance de communication ascendante et descendante. Parce qu'au niveau de l'administration décentralisée, il y a des services d'inspection, des services d'accompagnement des enseignants a u p a r t i c u l i e r qui absolument sont les seuls détenteurs des faibles niveaux de s force s et de s faiblesse s des enseignants. Et ils sont là pour ça. Et ils donnent rapport à la h i é r a r c i e ça veut dire l'administration centrale. Il n'appartient pas à la h i é r a r c i e centrale de prendre l'initiative tout en faisant fi. Euh, des informations qui peuvent relever du bas parce qu'ils approchent, ils、oui. sont au quotidien à côté de l'enseignant pour dire nous nous organisons e n t e s t s deux n i v e a u Le pédagogue a dit, le spécialiste pédagogue a bien dit oui. oui, pendant la formation, même, on peut diagnostiquer les matières devant porter, sur lesquelles on devra porter、eh, la, la formation. Et, ou tout au moins organiser un concours de ceux-là qui l s peuvent former.、Oui. Donc, les formateurs, on peut toujours faire un p p e l d'offres pour d'autres formations. Il y a une formation comme celui-là, comme, celui comme celle-là. Parce que j'estime bien que vous ne m e p o r t e r e z personne, même le Pythagore, qui peut à la fois enseigner les matières de la sixième année, former si la matière de la sixième année jusqu'en première. Parce que le français de la première n'est pas celui de la sixième année. Nous n'avons plus les mathématiques. Et vous avez été. Nous, sommes, nous parlons devant les outputs de ces formations des enseignants de primaire, les r e l a i a s c e s enseignants, ils savent qu'un enseignant qui s'est spécialisé en première année, il y connaît un plus un. Il connaît l'addition sans passage à la dizaine, l'addition avec passage à la dizaine, que quelqu'un d'autre ne sait pas. Il sait, si vous voulez, l'addition sans passage, combien ça porte des difficultés. Ce sont de petites notions, mais qui sont dans cette classe-là et qui doivent être maîtrisées par celui qui est dans cette classe-là. S'il devient, l'expérience en ces t a n t et devra aussi avoir, être reconnu, J'ai bien dit qu'on ne veut pas reconnaître même l'expérience qui, qui est déjà acquise. Il maîtrise et c'est en faveur des enseignants. Loin de là, je ne dirais pas que les enseignants n'ont pas besoin d'être formés. Je dis q u e m ê m e la formation en cours d'emploi, c'est un droit. On peut se spécialiser on peut accueillir de, de, de, de, de nouvelles connaissances. La, la, la, le perfectionnement en cours d'emploi, c'est une période donnée e d s qui confère des avantages p é c u n i e i r s à l'enseignant. On a besoin de droits. Dans Les droits, ç t'est jamais des fonctionnaires, article, article,、euh, article 6, qui confère les droits. Les enseignants ont droit à la perfection. Pas l'enseignant réputé le plus intelligent, non plus l'enseignant réputé, réputé le plus faible. À tort, je dis bien à tort, pourquoi Parce que si vous allez consulter les notations de l'enseignant, c'est l'enseignant qui est coté avec élite, l'enseignant qui est coté très bon. Comment ni quelconque institution peut remettre en cause la carrière de l'enseignant. Parce que la carrière, ce sont ces différentes notations qui ont consacré ses mérites et ses prestations. Et qui, par conséquent, il est payé pour ça. Parce que les moins méritants, ils sont aussi, au niveau de la rémunération, ils sont les moins méritants aussi. L'enseignant qui est à l'aise avec sa direction, qui est à l'aise avec la hiérarchie scolaire d'essayer, maintenant, il vient une administration centrale avec une vision Qui n'est pas partagé parce qu'on n'a qu pas eu suffisamment de c o n s u l t a t i o n pour ça. Ça veut dire pour comprendre, quoique probablement on ne pourrait jamais comprendre. Non, à, à, à, vous entendre, alors, à vous entendre, monsieur Gilbert Niawa, i、euh, si, euh, si, si le ministère vous, fa, vous faisait passer ce test,、euh, ce serait un forcing simplement. Le passé, je pense qu'on a eu l'occasion de s'exprimer sur ça. Le ministère aussi,、euh, il, la, il doit avoir l'amabilité de, de comprendre et d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire. À travers le dialogue, à travers les conversations, à travers les échanges, je pense que le ministère aussi va s'amender. S'il s'amende, ce ne sera p a s la première fois q u u n e a d m i n i s t r a t i o n centrale, où le ministère puisse s'amender devant une situation où le ministère a pris des mesures qui ne sont pas concilitées. Je vous dirais pour rappel, sauf que vous oubliez très vite, un jour le ministère décide d'exclure. le Décès au niveau, cette fois-là, on parlait de collège.、Et、il y a, nous nous décalons une grève. On se, nous, nous consultons, nous disons, monsieur le détergent, est-ce que vous n'avez pas été enseigné par un décès de manière très satisfaisante <rire> Je dis oui. Est-ce que vous, vous n'avez pas été. À, à, à, oui. Et l a mis e s t e je ça, ce ne sont que des logiques. Maintenant, monsieur le journaliste, ce que nous sommes en train de dire, vous avez connu les enseignants du primaire. Cela qui vous a enseigné en deuxième année, probablement la plupart sont encore après la deuxième année. D'autres, parce qu'il y a la spécialité. On ne peut pas chaque fois, comme on dit, le ministre là, il est là, ou l'autre est là, pour ne rien maîtriser finalement. Faut, le fait de rester dans une classe, on acquiert une certaine expérience qu'on doit reconnaître on acquiert de des compétences. p r o f e s s e Fabien. Une assise forte de compétences. Qui sont capitalisés et capitalisables. Professeur Kanabaz, est-ce que le, cette formation, ce recyclage, ne peut pas être fait sans passer euh, nécessaire, euh, nécessairement par,、euh, par sa t e s t、test? Ça a été toujours fait.、Euh, je pense que, oui, la formation pourrait avoir lieu、mmh. sans passer par le test.、Mmh. Mais le test,、mmh. justement. Non. Le,、euh, attends. Le test, c'est pour, en fait, recueillir les faiblesses. Là où c'est pour voir là où on est malade. N'est-ce pas? En fait, ça pourrait en fait, permettre d'asseoir une formation, comme je l'ai dit, qui répond aux besoins, aux besoins des bénéficiaires.、Mmh. Mais à condition que ce test soit、euh, -ce pas, organisé d'une manière, je dirais, scientifique. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de consensus. Et, pas de consensus parce que. Entre les deux parties. Entre les deux parties.、Mmh. Mais je pense que d'un côté, c'est la peur. D'autre côté, je pense que, est-ce que d'autre côté, c'est quoi C'est pas expliqué. Parce que c'est pas la première fois que les tests soient administrés、mmh. aux enseignants. Je vous dirais, par exemple, chaque année, je pense, il est témoin, il y a les tests a d m i n i s t r é s par le PASEC s chez les enseignants.、Mmh. Ou même parfois, on donne le même test, parfois, n'est-ce pas, aux élèves et aux enseignants.、Mmh. Le test e t n'est-ce pas, ce test du PASEC s sont bien organisés. Alors,、euh, ce n'est pas à, à, à ce niveau que、euh, M. Loussin dit le contraire. Alors, autre chose, q u avant peut-être de, de passer à, la, à autre chose, je dirais que je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qui soit spécialisé pour une classe. Un il a dit qu'il peut、non. y avoir un enseignant qui、non. vient de passer、justement, 30 ans, 40 ans dans une、non. même classe. Justement, c'est -ce ça l'erreur.、Mmh. C'est ça l'erreur monumentale où finalement. La formation même s'impose pour en fait mettre à niveau certains enseignants. Vous direz, il、euh, y a des enseignants qui vont,、euh, témoignage dans des communautés d'éducation, de、oui. qui nous disent qu'un enseignant est venu se perdre, il ne dit pas à l'auditeur, de m'a chassé, chassé, il m'a affecté dans une case l s de quatrième année. Or, moi, je ne peux pas tenir une case l de quatrième année.、Oui. Non, je pense que quand on a délivré le diplôme, c'est pour dire que tel enseignant a les compétences pour enseigner de la première année à la sixième année. Et par ailleurs, il y a des pays où un enseignant suit ses élèves de la première année à la sixième année. Et ensuite, on fait comme ça. Là.、Mmh. Donc, il n'y a pas un enseignant qui soit spécialisé pour une classe de la.、Euh, pour une seule classe. Seulement, là où, comme je vous l'ai dit, le test de niveau pour faire un classement, non. Jamais et non. Et je pense que ce n'est pas dans les prérogatives du ministère. Ce n'est pas le patrimoine qui, qui a pensé. Non. Non. Le test de niveau pour déceler, pour faire un classement, non et non. Mais un test pour voir les prérequis, n'est-ce pas Les prérequis. Pré pour voir les, les, les, les, les, oui, forces les manquements.、Affaiblées. oui. Parce qu'on risque même de faire une formation. Qui ne répond pas aux besoins et ça serait une perte de temps, ça serait une perte、euh, d'emboyé un un aussi également. Alors c'est pour, pour dire qu'il faut mettre une formation, n'est-ce pas, efficace. Vous n'avez pas Isangamilo Vous ratez l'essentiel. Je pense vraiment que. La peur, la peur même, peut-être pour certains diront que d'avoir de, de, mauvais, de mauvaises performances au test, n'est-ce pas peut-être Les humilier. Il y a les directeurs qui pourront même, n'est-ce pas Peut-être les, peut les, les affecter ou bien les. les... Mais, mais, mais, mais une petite question, professeur.、Ouais. Les causes de, de, de ce faible niveau de certains enseignants, c'est dû à quoi Les causes, c'est quoi Oh là là là là. En fait, là. <rire> Je dis certains enseignants. Certains、oui. enseignants. Parce que, vous voyez, peut-être, je dis que, peut-être, dans le royaume des aveugles, <rire> <rire> vous voyez, <rire> le bon Irois. Vous savez bien qu'il y a des enseignants, n'est-ce pas, qui n'ont pas de compétences requises pour enseigner, n'est-ce pas, à l'école primaire. Mais il faut d'enseignants, n'est-ce pas, on les a l'occuité. Et ça, ça, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, vous savez, qu'il y a beaucoup d'enseignants. Qui ont le diplôme, n'est-ce pas, qui ont les compétences d'enseigner, beaucoup de l o u r é a t des accords pédagogiques,、uh -huh. n'est-ce pas, mais qui n'ont pas, pas de place aujourd'hui. Mais on ne peut pas chasser ces enseignants.、Uh -huh. Alors, pour d'autres, les compétences, pour d'autres, je dirais qu'il se passe un bon moment, n'est-ce pas,、uh -huh. sans avoir un r e n f o r c é m e n t une formation. L'enfoncement des capacités. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je, je tiens à rappeler que le débat mosaïque porte aujourd'hui sur l'organisation d'un test pour les enseignants, mais le ministère ayant en charge l'éducation nationale. A suspendu la mesure, les syndicats des enseignants ayant menacé d'entamer un mouvement de grève générale en guise de protestation.、Et、je reviens vers vous, au professeur André Ndouimana, directeur général des Curricula et Innovation Pédagogique au ministère ayant chargé l'éducation nationale. Vous estimez que l'enseignant soit responsable de la détérioration de la qualité d'enseignement、oh, pas, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas Du tout, je voudrais、euh, revenir aussi sur euh, euh, les tests. Est-ce que c'était des détériorations? Vous, vous l'acceptez?、Euh, attendez un peu、oui. parce que、euh, pour parler de cette phobie de test,、oui. euh, de, de test, lorsque on a organisé des tests dans le contexte du PASEC, il y a une classe pour les, les enseignants, il y a une classe pour les écoliers, et je vous dirais que. Certains enseignants ont eu une mauvaise note. Par rapport aux enfants. Par rapport aux, aux, enfants. aux enfants. Oui.、Mmh. Et ça n'a pas fait du bruit.、Mmh. Ça veut dire que pour、Et、nous. c'était un même test. Un même, un、mmh. même test.、Mmh. Parce que le PASEC, c'est un programme hein, pour l'évaluation des systèmes éducatifs.、Mmh. Ça veut dire que ces notes-là, une fois qu'on les a, c'est vraiment anonyme. Ça nous permet de tirer des conclusions. Mmh. Mmh? Mais. Ça ne, nous permet, ça ne nous permet pas de dire, bon voilà, les enseignants ont eu ça. Mais ça nous permet de voir, ah, les enseignants, ils sont faibles en cette matière.、Mmh. Et là, c'était sur la matière de la quatrième année, si vous voulez, la quatrième année primaire.、Mmh. Alors, c'est pour vous dire que. Et, et, et, là, le... et, et là, vous allez dire qu'il y a des enfants, des, des écoliers de la quatrième année qui, qui sont plus forts que leurs enseignants. C'est les résultats.、Mmh. C'est les résultats. Et même aujourd'hui, sans, sans aller plus loin, ici à Bujumbura, les enfants des bonnes écoles qui sont en sixième année s'expriment mieux que beaucoup d'enseignants. Et là, je. C'est un fait. Bah, ce sont des faits.、Ah. Ce sont des faits. Ça veut dire qu'en matière d'éducation, on ne va pas juste sur les, les, les, les, les conclusions. Chaque donnée, chaque résultat. Nous d o n n e des enseignements pour plutôt réagir. Pour plutôt réagir. Vous, vous, vous étiez en, te, en train de dire si les, la, la baisse de la qualité de, de, de l'éducation、uh -huh. repose sur l'enseignant. Moi, je vous dis que、euh, la part de l'enseignant est prépondérante、uh -huh. quant à la qualité de l'éducation.、Uh -huh. Et c'est pour cela que toute l'attention est portée sur lui. Mais la baisse de la qualité, de L'éducation ne peut pas être p o r t é par l'enseignant seul, mmh. non, mmh. non, mais l'enseignant à sa part, l'enseignant à sa part, l'enseignant à sa part.、Mmh. Un enseignant peut être par exemple, c o m p é t t e n m a i s ce n'est pas que l'enseignant, ce n'est pas non, ce n'est pas que l'enseignant,、mmh. oui, parce que on est au Burundi, un enseignant peut être là, bien motivé, mais vous trouvez que. Lorsqu'il va, va, par exemple, enseigner la lecture, il n'a qu'un seul livre. Et tous les enfants doivent suivre au tableau. Alors que dans la classe, par exemple, il y a plus de 100, celui de derrière ne pourra pas suivre. Alors que, mais au tableau, on peut ne peut pas tout écrire. Ben, mais oui, c'est pour vous dire que les supports pédagogiques permettent aussi à l'enseignant de bien enseigner. Ça veut dire si. Euh, si par exemple les enfants doivent lire au tableau, alors que les autres enfants ont chacun un livre, vous comprenez que l'assimilation, la qualité de l'éducation ne sera pas la même. Non plus de l'autre côté. Si vous donnez tous les supports pédagogiques à un enseignant qui ne peut pas les exploiter, ça ne veut rien dire. C'est pour cela qu'il e faut d'abord renforcer l'enseignant. Et lorsque je parle d e supports pédagogiques, Dans la qualité de l'éducation, il y a le financement de l'éducation. Qu'est-ce que l'on met à la disposition de l'enseignant Et alors, qu'est-ce que vous avez au ministère Oui. Pour, pour améliorer ce... cette qualité d'enseignement. Effectivement.、Mmh. C'est effectivement, pour cela que je voudrais vous donner quelques chiffres.、Mmh. Au niveau du ministère, c'est au niveau de l'État. Nous <rire> utilisons l'argent de l'État, ce、mmh. que l'on nous donne. Tout à fait. Mais voilà, par exemple. Euh, vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans, dans certains endroits,、euh, des classes qui n'ont pas de b a n c Aujourd'hui, il y a 3 milliards de frambous qui ont été affectés, collectés pour ces bancs-là. Pour les,、euh, la première année et la deuxième année. Avec, si vous voulez, l'aide la,、euh, de la Banque mondiale, chaque enfant a un livre. Chaque enseignant a son livre. Ça, c'est jusqu'en deuxième année. L'année prochaine, ça sera en troisième année, au mois de juillet. La quatrième année va suivre. Et aujourd'hui, on constate que dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de livres de la quatrième année à la sixième année. Les livres, ce sont, vous savez, ça s'abîme. Et le gouvernement vient de mettre, encore une fois, un milliard. pour Commander ces livres là, ce sont des efforts. On ne peut pas dire que、euh, tous les enfants ils auront, ils auront、euh, directement les livres, mais c'est pour dire que lorsque on commande les livres au niveau de l'agriculture vers des engrais au niveau de la santé, ils veulent cela. Ça, ça, ça, Alors, ça, bah, ça, il est un, est, un est... C est, c est un grand défi. C'est un grand défi. Gilbert e n y a w a k i l le directeur général, dit que il ya une part de responsabilité、euh, de l'enseignant. Pour la perte de qualité, la mauvaise qualité de l'enseignement, mais ce n'est pas que l'enseignant. Votre réaction Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur l'appel de l'enseignant, ou plutôt le d é n i g r e m e n t apporté à sa personne. Quand on dit qu'on donne le test, c'était à h a u t e r une éligible voix sur la voix des o m m e s que les enseignants qui n'auront pas satisfait à ce test, les enseignants réputés les moins combattants, Le d é p u t é est faible, imaginez-vous un enseignant qui vient d'être écouté très bon e élite pendant autant d'années, par le simple test, et, je ne sais pas de quelle qualité de choix et de, et de correction, il est d é p u t é faible. C'est trop injuste. C'est trop injuste. L'enseignant qui a bien mérité, qui vous voulez, au niveau même des résultats, s'il est dans les bonnes conditions d'enseignement et d'apprentissage, il a, a, a, a, a, a d'excellents résultats, il est faible par un test. Qui n'est pas suffisamment, je ne sais pas. Et de tels enseignants réputés faibles, ils sont sous-estimés eux-mêmes, ils, ils perdent les, les estimes, la f i、oui. r m a t i o n de soi, dans leur métier. Ils sont remis en cause dans toutes les personnes e t a n t tout leur savoir, toutes les compétences,、oui. sans en connaître les causes ou les tenants et les aboutissants. Ils sont déconsidérés par les collègues, et par l'entourage, et par les enfants. Pourquoi pas même la famille la plus proche De quel droit une i n s t i s i o n peut se permettre ça sans que franchement i l p u i s s e en calculer toutes les mesures S'agissant de la question, de la question voilà, le professeur le Pitagog s y c h o p a dit quand il s'agit d'une enquête, une enquête, on donne un test, même si on peut nous donner un test pour savoir si, etc. etc. ça c'est très simple. Mais s'agissant de, de, comme je venais de le dire, c'était une question de voir les plus forts. Et les moins forts, ou si vous voulez, les faibles, qui sont finalement vomis par le millier. On devrait d é p l a c e r pour être compris. Sinon, un parent ne pouvait plus accepter que son enfant va cher a e faible. Sinon, <rire> les réalités sont connues. Ce n'est pas les grands professeurs d'université qui sont avec l'auditeur général qui ne maîtrisent pas les défis de l'éducation. Ce n'est pas en tout cas l'enseignant qui est en tête. Plutôt l'enseignant, il y subit. Il y subit. L'enseignant, il est subi parce que l'enseignant, il y a ce、yes, que nous appelons les normes ergonométriques d'une classe, les meilleures conditions d'enseignement-apprentissage sont bien connues. Il y a le ratio élève-maître qui est connu internationalement. Il y a le,、euh, le ratio é l è v e b a n p i p i t r e Il y a le ratio élève-maître,、euh, j'ai bien dit, le ratio élève-manuel-scolaire. Ça, c'est connu. Au lieu. Et, et, et, et dans cette punition, j'ai bien dit qu'il subit, et dans ces conditions de travail misérables et minables, ça veut dire qu'il se sent en difficulté d'atteindre les objectifs, d'atteindre ses missions, réaliser ses missions qui, qui, auxquelles il devrait, il devrait, il devrait arriver. Mais, pourquoi, mais, je, alors... pourquoi je veux dire L'enseignant, est-ce qu'on peut enseigner 120 élèves, 150 élèves et les évaluer Dans Une classe dans une classe, est-ce que on peut, on peut passer ce que nous appelons une régulation dans une classe, régulation, une remédiation dans une classe aussi nombreuse quand vous avez même mal à, à évaluer ou à corriger l'évaluation quand vous avez mal à respecter les évaluations exigées à chaque niveau parce qu'à chaque niveau il ya des, de des, éva des, des évaluations qui sont exigées. Au niveau de chaque classe, mais l'enseignant, puisqu'il a du mal à corriger soixante copies, puisqu'il a du mal à, à, à procéder à la remédiation, parce qu'après avoir constaté les échecs, il faut aussi un s a l a i e de remédiation il faut aussi le niveau de, de renforcement. L'enseignant est en perpétuel regret. Dans, dans les situations d'apprentissage c o m m e n t améliorer, selon vous, les compétences de l'enseignant et qu'est-ce que vous voulez de la part du gouvernement qu Qu'est-ce qu que nous voulons de la part du gouvernement Monsieur, pour la question. Ce que nous voulons de la part du gouvernement, c'est que nous puissions avoir tous, le gouvernement, même les parents, une sensibilité s i les défis qui entrent dans le secteur de l'éducation. J'ai compris à certains moments quand un ministre a dit les écoles d'excellence ne pourront que sauver cela. C'est ce qu'on a dit, de p o u s o i r avoir au moins quelques, quelques, quelques, quelques apprenants qui ont, qui ont étudié dans des conditions acceptables. Ils sont là et ils, ils sont bien, avec un niveau considérable. Il y a d'autres écoles, m o n s i e u r l e journalistes, i vous voulez, les meilleures, qui ne sont pas des écoles d'excellence, qui sont dans des conditions strictes, à tel point qu'au moment d'orientation pour, pour poste, Il s garde n t de la guerre pour dire j'ai 50 élèves, je ne v e u x pas en recevoir un autre. Même si le, le, le président d'orientation e n v o i t un autre, il dit non, il refuse plusieurs écoles. Je vous dois donner un exemple pour dire que je ne v e u x pas détériorer les conditions d'apprentissage. Une classe de 70, de 76 qui n'est pas évaluable. On ne peut pas envisager de meilleurs résultats. Non, qui, non, ce, pèse, serait, monsieur, ce serait tromper les apprenants. Il y a le temps qui presse,、euh, voilà. m, -m, -m, -m, -m, m. Gilbert Donc, Niawaki. Là, soyons sensibles à l'amélioration des de, de, de, conditions d'apprentissage. Il y a un dialogue qui est déjà initié. Un dialogue qui est déjà initié, vous, vous le savez. Et vous, en tant que syndicat, vous vous attendez à quoi Vous vous attendez à quoi comme résultat Organisation d'un test ou recyclage ou les deux à la fois Voilà, nous nous attendons à un recyclage ou à un perfectionnement parce que c'est un droit. Et le test Et le droit, c'est un droit pour tous les enseignants.、Euh, pour cela même, que d'aucuns que d appellent u u c n s a compétents ou d'aucuns appellent moins compétents, tous les enseignants ont droit à, à, à, au perfectionnement et au recyclage. Et quant au test, vous n i e Nous nions, jusqu'ici, on ne voit pas la pertinence. Professeur, <rire>、oui. quand à b a s e e t Qui devrait être fait de la part de, des uns et des autres, le gouvernement, les enseignants, pour aboutir au consensus. Bon,、euh, et pense... cela justement pour une bonne qualité d'enseignement. Alors, pour une bonne qualité d'enseignement, je pense que、euh, le dialogue va aboutir, je, je pense, à un compromis qui va donner des résultats satisfaisants. Je pense.、Mm -hmm. Mais、euh, je pense que,、euh, comme le s é n é c a l i s t e l'a dit, L'enseignant a besoin d'une formation de, de perfectionnement. Mais、eh, là où je pense qu'on、euh, risque de, de ne pas se comprendre, c'est dire que lui, il, a, il attache r une grande importance aux approches pédagogiques.、Mmh. Alors que la meilleure qualité d'un enseignant, c'est la maîtrise, n'est-ce pas? de La matière qui va dispenser, c'est la première qualité. Les approches pédagogiques、ça、viennent en deuxième lieu, donc, donc, même ça peut changer, n'est-ce pas,、mm -hmm. du jour au lendemain. Mais le, je pense maîtriser les compétences, n'est-ce pas, de la matière qui dispense, c'est la première qualité. Raison pour, laquelle, raison pour laquelle il faut que ces formations de perfectionnement soient centrées sur les disciplines à <rire> enseigner. Alors, et pour Et pour détecter, n'est-ce pas, et détecter en fait là où réside,、euh, je dirais, les, les, la nécessité, n'est-ce pas, pas ou、euh, pour justifier la nécessité, il faut en fait, je pense, identifier, n'est-ce pas, les faiblesses de l'enseignant, les faiblesses disciplinaires de l'enseignant.、Oui. Et c'est là où une formation bien réussie, n'est-ce pas, une formation bien réussie et efficace,、euh, je pense, pourra être bien organisée et avoir des fruits. Satisfaisant chez les bénéficiaires,、oui. donc chez les enseignants. Nous voulons la qualité de l'enseignant et nous voulons que l'enseignant soit qualifié, n'est-ce pas, en matière disciplinaire、oui. et pédagogique, raison pour laquelle alors il faut d'abord identifier là où résident, n'est-ce pas, les, les difficultés, n'est-ce pas, les problèmes, n'est-ce pas, que, que,、euh, que qu prouvent les enseignants en activité. Oui. Oui. Professeur André Ndouimana, directeur général au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Est-ce que vous tenez toujours à ce que ce test、euh, soit fait、euh, Comme vous le savez, nous nous sommes engagés en dialogue pour dissiper cette peur. Et nous nous sommes engagés à parler franchement et honnêtement pour amener. Et vous allez prendre le temps qu'il faut. Pour amener effectivement、euh, les syndicalistes à comprendre cette plus-value. Parce que la discussion que nous sommes en train de mener,、mmh. ce n'est pas une discussion pour battre les syndicalistes ou bien pour battre le gouvernement.、Mmh. Nous, notre sou premier souci, c'est l'élève burundais, l'écolier burundais. Et nous savons que les compétences d'un écolier burundais, Doivent être portés par un enseignant bien formé. Nous disons que le recyclage ou le perfectionnement doit amener une amélioration des prestations. Nous disons que c'est une erreur de prendre tous les enseignants dans un même sac. Il y a des enseignants qui peuvent bien remorquer les autres. Il y a des enseignants. qui Ont besoin d'assistance et de soutien,、mmh. et je n'ai aucune crainte qu'on va arriver à quelque chose parce que ces syndicalistes, ce sont des parents,、mmh. ce sont des enseignants, et je pense que lorsqu'ils penseront à l'enfant burundais, on va cheminer ensemble. En tout cas, vous allez aboutir à un c o n sens, s u oui, comme on en a, oui,、mmh. parce que. Lorsque moi je, je, je, je regarde ce qui se passe à b u j o u m b o u r a lorsque, lorsque、euh, monsieur Gilbert parle des conditions misérables, nuisibles, tout ça là, ça, ça, ça, ça c'est sentimental. Alors que la franchise va nous amener à parler des vrais problèmes, que la qualité. Pas seulement à dire bon voilà, un enseignant il, il, il, il n'est pas content donc. Il faut le défendre le bec et ongle. Non.、Mm. En tant que parent, même, on est en désaccord avec Donc, les e n f a n t s qui pleurent,、mm. mais on les frappe. D'une manière générale, vous tranquillisez les syndicalistes Vraiment.、Mm. Je tranquillise tout enseignant là où il est.、Mm. Le test n'est pas là pour le chasser ou l'humilier.、Mm. Le test est là pour connaître ses faiblesses et combler ses lacunes. En pensant qu'en comblant c e s lacunes, il va améliorer ses prestations au profit de l'enfant. Merci. Merci, professeur André Ndouimana. Je rappelle que vous êtes le directeur général chargé des curriculats et innovations pédagogiques au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci à vous, Gilbert Niawakira. Vous êtes le président du syndicat SINAPEP et président du syndicat aussi CSB, la Confédération des syndicats du Burundi, et membre de, de, du comité de, de la coalition k o s s e s s o n a Merci de votre contribution à cette émission. Merci. Merci à vous, professeur Pierre c l a v e r k a n a b a z é Psychopédagogue de formation, enseignant d'université. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à Alain Désiré Boukeeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Restez branchés, le programme continue sur i s a n g a n i l o À la prochaine. m o s a ï q u e